Bismillah, alhamdulillah, wa wassalat, wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mani tabi'a wudah. Donc on continue donc notre cours concernant l'explication du masin qui est Al-Ajromiyya. Et on s'est euh, arrêté sur Al-Khabar. on a dit al, al Maatin, l'auteur qui est Ibn-Ajrom, qui a écrit Al-Matin, al Maatin al ou Al-Musannif, il a dit والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبسداء مع خبره نحو زيد في الدار C'est-à-dire, pour rger, mufrad, il a donné zaïdun fidari, ça c'est jar wa majrur. Wa zaïdun indaka, ça c'est un varf. Wa zaïdun qama abuhu. hu. Ça c'est euh, le cas de al-fail maa fa'ilihi. Wa zaïdun jariatuhu mu'mina. D'accord On va maintenant voir euh, les explications. Al-khabar est de deux types. Mufrad, c'est-à-dire, ce qui n'est pas composé. Al-Mufrad euh, i, euh, aussi hein, ce qui n'est pas Mufrad, c'est-à-dire ce qui est composé. Ce qui est composé. Al-Mufrad est comme dans ces exemples. comme dans les exemples qui vont suivre. Hein, Muhammadun Sadiqun. Muhammad est véridique. Hein, Muhammadun Sadiqun. fulanun Sadiqun. D'accord. Euh, D'accord? Comme on a dit tout à l'heure, sadiqun, le contraire c'est kazibun. Et pour sieratu al-mubalera, on a dit pour kazibun kazubun. Et pour sieratu on dit sadookun. C'est-à-dire, ou bien siddiqun. C'est une sieratu al-mubalera. Comme était Abu Bakr radiallahu anhu, il était siddiq. Ibn Tahu, Aisha radiallahu anhu, était siddiqa. C'est-à-dire, elle s'accroche toujours à sidq. Hein, il ne monte jamais. Il ne monte pas. C'est le fidhia, ciddiqi, degré siddiqin C'est-à-dire il s'attache à ciddiq. On ne va pas mentir. Et comme il sait aussi euh, Ahmed il s'est attaché à ciddiq, hein, au point qu'on rapporte de lui, qu'il a dit, hein, à hein, il dit la chose telle qu'elle donc euh, est véritable, et il sait que là où il s'accroche à la vérité Allah va le protéger à cause de de, de cet attachement à la vérité, d'accord? À cette romengé, c'est-à-dire que la que la sincérité c'est un moyen de salut, c'est un moyen de, de de de de salut de un néger. Muhammadun sadiqun, Muhammad <et> ibn Ridik, al-Muhammadan y sadiqan, les deux Muhammad ibn Ridik, al-Muhammadun sadiqun, les Muhammad, hein, c'est sont au pluriel są wierzyliques, to jest mufrał, d'accord, też jeśli chodzi o to jest to jest mufrał, sadiqun, sadiqani, sadiquna, jeśli chodzi też do kadawów féminy, hindun dzakijyatun, hind jest intelligent, al hindani, muntabihatan, les 2 hind są attentif, muntabihatan, et al hindatu, albo hunudu طموحات tamuhatun, فسي c'est un terme qui est mufrad, on lui-même c'est un mufrad, et il est ici un jama' mu'annas salim, d'accord Il est mufrad dans sa structure, c'est-à-dire qu'il n'est pas mufred, comme on va voir, wa fa'il, d'accord Maintenant on a euh, vu le cas de al -mufred. Zaidun Kaimun, Zaidun Naimun, Zaidun Mousafirun, Muhammadun Sadiqun, Hindun Zakiyatun, et tak dalej. Teraz, Maintenant, Mufrad, ce qui n'est pas simple, oui. Même si c'est Muhammadun, Sadiqun, oui, c'est Mufrad, c'est Mufrad, c'est Mufrad, oui, que c'est un seul mot qui n'est pas Murakad, ale on va voir les sejers do Al-Murakab. Lorsko Al-Khabar, ça sera un jar o majrur. O Al-Khabar sera un darf. O Al-Khabar sera un fil i są faille. Al-Khabar sera aussi un mubsada, un autre mubsada i są khabar. Donc Al-Jar wa majrur i Ad-Darf, ça c'est Shibu Jumla. Ils ne compose pas une Jumla à C'est Shibu Jumla. C'est presque ou quasi kazimon une phrase d'accord Abdarf, mm. Waljar wal-jar mm. wal uh, al-jumla mm. mm. e al filwa mm. c'est une jumla fi'liya voilà. uh, jumla fi'liya c'est une phrase verbale e al-mubtada'u mm. akhu wa khabaru c'est une phrase nominal hein mm. jumla ismiya le sujet et son prédicat aussi mm. très bien donc on a donc, la structure de al Mufral qui n'est pas donc composé, et on a la les quatre structures de « Ghair le Mufrad » qui sont « Jar » ou « Mujrour » ou « Darf » ou « ou « khabarou. ou « Très bien, on va prendre la première structure qui est « Al-Jar » ou « Mujrour »« Zeydun fiddari » On a posé le « Mubtada »« Zeydun » et on a informé sur ce « Mubtada » par « Anjar » ou « Mujrour »« Zeydun » est dans la maison « Zeydun fiddari »« Zaid est dans la maison » D'accord okay. uh, Très bien. Ici, Fideri, uh, c'est un genre ou un mesureur. C'est un genre ou un majrour. C'est pas, uh, dans l'analyse grammaticale, on ne dit pas que ça, c'est le, le khabar. On dit ça, c'est le genre ou majrour il dépend de quoi il dépend d'un khabar ce khabar il est euh, effacé de la phrase il n'est pas apparent hein? Mm -hmm. et on le donc on peut l'interpréter comme euh, en en disant ka'in mm -hmm. comme si on dit zaidun ka'in fi ddar موجود se trouve dans la maison d'accord mm -hmm. ici si mm -hmm. fidderi, ce n'est pas vraiment le mm jar -hmm. mais to jest to, jest w tym słowie. To jest to, co jest w tym słowie. To jest to, co jest w tym słowie. To jest to, co jest To jest to, co To jest to, co To jest jest Comme dans, euh, donc, euh, aussi, dans, euh, l'attestation de la foi, on dit, la ilaha illallah. Donc là, on dit qu'il y a quelque chose qui est mahdouf. Bi taqdiru bi haqqin illallah. Hein? illallah. Bi haqqin, taqdiru la ilaha haqqqin. La ilaha istahiqqqul ibada illallah. C'est-à-dire, nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. D'accord? أو سيلف كون دي البسمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كوا يكالكشوز كيه محدود كيه أميسي بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درسنا ها بسم الله ندرس بسم الله ندخل إلى البيت بسم الله ها بسم الله نأكل الخبر دمك يسي إلى محدود ها إلى محدود دا كور تري بيا Donc là, la première structure, c'est la structure de Al-Jar wa Majrour. La deuxième structure, c'est celle de Abdarf. Une autre structure de al jumla qui Abdarf. Comme de dire, Zaydun indaka. D'accord Zaydun indaka. Zaid est chez toi. D'accord Donc ce al jumla aussi, il est mutaalliq, bi khabarin mahzouf, taqdiruhu kainun. Il se trouve chez toi. Zaydun kainun indaka. Zaydun Indaka. Il y a quelque chose qui est, qui était effacé et qui était omis dans la phrase et qui est inun, qui est existant. Existant chez toi, hein. Zaydun kéinun Indaka. Mais, euh, en, en abrège, on dit Zaydun Indaka. Zaydun Indaka. D'accord? Comme tout à l'heure, on a dit, hein, Zaydun Fidari. Donc, on n'a pas dit Zaydun kéinun Fidari. Très bien. Teraz uh, maintenant to troisième structure qui est le verbe hein et fa'iluh son frère s'est levé, si on peut s'exprimer ainsi, mais ça c'est lourd en français de, de le dire comme ça, hein? Donc, on tra... donc ça c'est une traduction qui est littérale, mm. qui est mot à mot, la, la, la traduction c'est le frère de Zayd s'est levé, qama akhouhou, le frère de Zayd s'est levé, ça c'est le sens, d'accord euh, Qu'est-ce qu'il y a ici On a informé sur Zayd par une phrase verbale qui est qa'ama زيدونا نبوزي زيد دي قام أخوه سسي الخبر اخبرنا عنه بالجملة الفعلية دكتور. قام أخوه والجملة الفعلية من قام أخوه في محل رفع خبر مبتدأ فوقونا دي Cette phrase, c'est Al-Khabar parce que ça, c'est une jumla fi'liya. Alors que ce qui a précédé, c'est seulement une chibre Dans le cas de Al-Jar Al-Majrour. Et dans le cas de al c'est une C'est pas, Ça ne réalise pas vraiment une phrase. Mais ici, c'est une jumla fi'liya. Ça, on peut, donc, ça peut nous donner une information complète. Donc, on a dit al jumla Al-Jumlah tu'l-fi'liya min al-fi'li wal-fa'ili fi raf' al khabar. Al-Mubsada » Et la phrase verbale composée du verbe et de son sujet, hein, elle est dans la position de al Si on la prend dans la position, elle est dans la position de al et elle est al-khabar de al-mubtada. Elle est le prédicat de ce sujet qu'on a posé. qama ça c'est al-jumla al-fi'liya et qui est khabar al-mubtada zaid. Très bien. La, la quatrième structure, c'est muawiyatu. Muawiya, jarietu muamina. Muawiya, Muawiya, sastenna, agab sastenna. Donc qui a été même donc le de certains grands compagnons, c'est que Muawiya ibn Abi Sofian, radıyallahu anhu, donc lui et son père, qui étaient des des nobles compagnons du prophète ﷺ. Muawiya, il y avait un autre Muawiya qui est ibn al-Hakam al-Sulami, qui est aussi connu par la eh, donc la jaria hadith al si vous connaissez le hadith al c'est lorsque donc euh, lui il avait donné une claque à sa Gere', à sa khadima qui, qui, qui était une bergère hein a. il a giflé il a donné non une... c'est pas, pas tout à l'heure ça c'est ibn al-Hakam al J'ai toujours pensé que c'était le même. Non, non, c'est pas le, le même. Ça, c'est Mu'aoui ibn al Sufyan, ça, c'est Kassiboul Wahi, c'est Mu'aoui ibn al et celui dont, dont on parle maintenant, c'est Mu'aoui ibn al-Hakam al-Sulami. -hmm. Mm -hmm. La chose, elle, est, elle a commencé, Cheikh Albani, il a expliqué cela à maintes reprises ce hadith, parce que c'est un hadith qui est important. Mm -hmm. euh, euh, cet homme, il avait parlé dans la prière. Alors que au début, donc lorsque la prière a été légiférée, les compagnons pouvaient parler à certains moments. Mais petit à petit, des choses rentraient dans la prière, hein, euh, parmi les choses. Lorsque ce verset il a été révélé, il ne parlait plus. Cet homme, il, est, il, il a parlé. Donc, il est, donc, et comme ça, se déclencha une petite affaire après la salace, hein Les sahara, lors de la salat même, il, donc l'homme il a pensé qu'ils vont le frapper parce que les gens il était en train de, donc d'être dérangé donc dans, dans, dans, euh, en entendant que lui il était en train de parler. Hein? Pourquoi il a parlé? Parce que quelqu'un il a éternué. Et lorsque quelqu'un il a éternué, lui il a dit Allah. Hein? Et Il a vu que, que donc euh, les, les, les gens ils ont commencé à lui, à, à le regarder pour C'est-à-dire qu'il qu qu se, qu se taise, pour qu'il qu qu se taise. Mais il n'a pas compris. Il a dit, wa, hein. C'est-à-dire que ma mère va me perdre, hein, entre ces hommes, puisque peut-être que j'avais commis une chose qui n'est pas euh, convenable. Oui. Et lors de la prière, et avec le messager, alayhi salam, hein mais donc qu'est-ce qui s'est fait à la fin, le prophète le grand enseignant l'excellent enseignant, qu'est-ce qu'il a fait il a pris cet homme et il lui a posé la question il lui a dit il lui a montré que la salat, on ne parle pas dans la salat il lui a expliqué c'est-à-dire qu'on ne parle pas comme a dit c'est-à-dire qu'on ne parle pas Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, euh, Fabi Abi wa Ummi huwa, ali salam, ma raizu mu'aliman mislawo, hein, ma, ma kaharani, ma kaharani. C'est-à-dire, il ne m'a pas vexé. Et il ne m'a pas, euh, réprimandé. Non, il m'a enseigné. Il m'a expliqué. Hein, il m'a dit que dans la salat, on ne parle pas en dehors des paroles qui sont révélées dans la salat les choses c'est à dire qu'on dit dans la salat on ne dit pas n'importe quoi dans la salade donc et par la suite cet homme il va avoir beaucoup de motivation pour poser d'autres questions au point qu'il a posé d'autres beaucoup d'autres questions sur sur la sur la hein au message il a posé des questions qu'il avait dans, dans, donc euh, à poser et, et donc euh, parmi les choses c'est qu'il va lui poser aussi cette question de, de al -Fiq. il lui a dit moi j'ai une fois j'ai claqué ma j'ai donné une claque à ma Géria il lui a dit ramène-la ramène-la euh, ramène-la pour qu'on qu'on qu voit est-ce qu'elle est, qu est Mina ou non il lui a posé il a posé à cette Géria à cette servante à cette bergère Lui a posé des il a dit Ayin Allah et elle a montré le ciel. qua t L'a dit Allah, il a dit Fil sema, signifie fil alou. Allah, Allalharshisawa, Al-Rahman, Allalharshisawa. Il lui a Il a dit c'est une mu'mina. C'est une mu'mina. Le prophète, à partir de cela, il a déduit que ça, c'est une croyance. Que c'est une croyance qui savait répondre à ces euh, deux questions importantes. Et maintenant, les, euh, les douats et les frères, etc., ils, ils doivent euh, propager ces, ces parmi les gens et, et corriger cela aux gens. Parce que lorsqu'on pose à beaucoup de jeunes La question, a Allah, il s'égare, <try> au point qu'il a fi ça c'est Allah Les savants, ils ont relevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de preuves dans le et dans le sunnah, euh, qui prouvent cela clairement. Hein, tel que Ibn Qayyim, et donc il s'agit de, de, de, de, de propager cela parmi les gens, et de demander aux gens cela, et de, Euh, inciter les gens à s'intéresser à ces, à ces questions puisque le prophète il a insisté sur ce, sur ces choses hein? alors que des gens tels que les ash'aris ils disent que non cette question là est bari hein? Ils, ils disent on ne doit pas poser aux gens allah alors que le prophète il a posé cette question pourquoi vous dites que ça non y pourquoi vous dites que ça ne convient pas si cela y est un bari et cela euh, C'est parmi la, la, la, la prédication que nous a montré le prophète très bien, donc là ce qui nous intéresse c'est que jariyatuhu comme on a dit ici Muawiyatu jariyatuhu mu'mina donc jariyatuhu mu'mina on a posé d'abord mu'aouye, ça c'est un moubtada et jariyatuhu mu'mina tout cela, moubtada, il khabar c'est un khabar Uh, du premier mubtada, d'accord wależumla mm -hmm. uh, l-ismia min mm jariyatuhu -hmm. mu'mina fi mahali rafi'n chadar mu'bzada l-awol d'accord si on va prendre maintenant mm -hmm. mu'awiyah ça c'est un mubtada. et si on va prendre jariyatuhu mu'mina ça c'est l'information qu'on a sur mu'awiyah uh, mu'awiyah sa servante et croyante hein? si on traduit littéralement Le sens c'est la servante de Muawiyah et croyante. Mm -hmm. D'accord Donc là, Jariyatuhu Mu'mina, ça c'est l'information qu'on a su sur Muawiyah. Donc là, c'est euh, euh, Al-Khabar qu'on a reçu sur Muawiyah, sur le, sur le Mubtada qui est Muawiyah. D'accord Donc là, Al-Zumla l'Ismiya, Jariyatuhu, ça c'est un Mubtada. Mu'mina, c'est un khabar de Jariatu. Et euh, Jariatu mu'mina, maintenant, jest khabar du premier Mubsada. D'accord? Vous avez compris cela. Mm -hmm. Très bien. Donc là, c'est. Euh, euh, donc, euh, Babu al-Mubsada wal-Khabar. L'auteur, juste après Babu al-Mubsada wal-Khabar, il a posé al al, al wal-Khabar donc il a posé ce bab bab żeby, awamil znaczy, al to wal-khabar c'est à dire les agents qui vont modifier et changer znaczy, żeby, to znaczy, żeby, wa dans la grammaire, ce qui va influencer grammaticalement al muqtada ou Al-Khabar sont trois choses. Kana wa akhawatuha Kana et ses semblables et Inna et ses semblables et Zananto et ses semblables. D'accord Ce chapitre est consacré donc aux agents c'est-à-dire l'awamil, qui se placent avant la structure de al muqtada ou Al-Khabar il les modifie Ils vont les modifier. C'est Awam, ils vont modifier. C'est pourquoi ils sont appelés aussi Nawaasir. Nawaasir. Ils sont appelés Nawaasir. Parce qu'ils vont modifier, ils vont changer quelque chose. Hein? Comme euh, on dit un Nasr. Un c'est-à-dire euh, le fait de modifier. Un Nakl, Nakl Sheikh. Ou bien donc le, le fait de le, de le modifier. Hein? Euh, comme euh, on dit l'abrogeant et l'abroger. L'abrogeant, c'est ce qui vient abroger. Par exemple, on avait un verset et puis qu'un autre verset vient l'abroger. Ou on avait un texte en général et un autre texte vient l'abroger. Vient l'abroger. Très bien. Il modifie la règle initiale ici, dans le cas de la grammaire. Il modifie la règle initiale qui était la base pour donner à al mubtada et Al-Khabar d'autres jugements. D'accord Par exemple Muhammadun fahimun. Hein? On va dire kana Muhammadun fahiman. Hein? D'accord? On, on va modifier, hein? Ou bien inna Muhammadan fahimun ou zanantu Muhammadan ma D'accord? On va modifier, hein? donc quelque chose qu'on avait. Le mubtada et le khabar ils sont dans la position tous les deux de al-raf' parce qu'on va introduire kana Hein, ou bien inna, ou bien zanna, ou bien leur, donc euh, semblable, ils vont modifier. Très bien, ils sont en nombre de trois, ces awam, ils sont en nombre de trois, euh, ce qui va donner un rafa à al-mufsada et un nasb à al-khabar, et ce sont kana et ces semblables. Ce qui va donner quoi? Un rafa à al-mufsada, kana al-waladu fatinan hein? L'enfant était intelligent L'enfant était doué D'accord euh, Qu'est-ce qu'on a ici Kan <je Quand became crouche> Donc le moubta da il est marfou Kana tarfa'u le moubta da Wa Et fati'nan C'est-à-dire doué Il est en position de un nasb ici Au kana muhammadun qa'iman D'accord Kana muhammadun qa'iman Muhammad était debout لكا قائماً الصي إلى منصوب إي محمد إلي مرفوع نقطة رفع المبتدأ وتنصب الخبر كانا للدومي الثاني سُكِّدون النصب المبتدأ دون الرفع الخبر سُن إن وأخواتها إن سبغي سُن بلبل إن محمد قائم إن الولد فطين إن الولد فطين ذكي C'est-à-dire oui. il est intelligent par exemple inna oui. al walada D'accord. Oui. Euh, Muhammad est debout. D'accord? Inna Muhammadan qa'imun. Oui. D'accord? Euh, oui. Le troisième, e oui. ma yanṣib al khabar, yanṣibuhumā ma'an. Oui. Ceux qui enjoint un nasb à quoi? À al mubtada' et à al khabar. Ẓanantu Muhammadan qā'iman ou ẓanantu Muhammadan musafiran. أو, Danantu euh, Mohamadan Qadiman hmm? Danantu Mohamadan Qaiman J'ai pensé que Mohamad était debout Danantu Mohamadan Musafirand J'ai pensé que Mohamad était En voyage Ou, Danantu Mohamadan Qaiman J'ai pensé que Mohamad allait venir D'accord euh, Fa'amma kana Wa akhawatuha fa'innaha Tarfa'u l'isma wa tansibu l'khabar Wa hiya Kana وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومنفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك نكاخ Donc, euh, je pense que puisque c'est Adam, on va nous suffire de cela. Et la prochaine fois, inchallah on va euh, reprendre avec cette partie. Euh, et euh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans cela pour euh, continuer cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi assiste nos frères hein, qui sont en Syrie et dans d'autres mm -hmm. régions du monde et qui sont persécutés par des injustes. Mm -hmm. Alors que la communauté internationale, ceux qui s'appellent les l'ONU, euh, etc., sont en train de, donc, euh, de, de, donc, de, hein, ils exploitent cela, ou bien ils se, ils se fient de cela lorsqu'il s'agit de musulmans, et ainsi de suite. Mais les musulmans, ils ont Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah Allah défend ceux qui croient, ils il défend les croyants. Allah SWD defontuje tych Więc Allah SWD, uh, uh, mm -hmm. Allah l'injustice vis-à-vis euh, -vis de nos frères, iż oni są w stanie, iż oni są w stanie, iż oni są w Fast que le salafi, le Allah Azza حتى يعني يهلك yaum wa yentosher, ha ta ya ni pour que ceux qui vont vouloir la guider, qu'ils soient guidés, et que ceux لماذا زاد الإمام الإمام